Mais quand stage 40, Crèche s'est rassemblé dans le Symposium House Consulting, alors ils ont accepté de tuer le prophète, alors Dieu lui a révélé avec l'immigration.